Ceci est le deuxième hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, plus connu sous le nom de Hadith de Djibril, qui est un hadith immense exposant les trois degrés de la religion, qui sont l'islam, l'iman, la foi, et l'ihsan, la bienfaisance, ainsi que leurs piliers. Ce hadith, il expose donc en réalité la religion toute entière, et il expose également que les gens ne sont pas tous au même niveau en termes de religion. Omar, il a donc dit... Alors que nous étions un jour assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci faisait partie des habitudes des compagnons, radiyallahu ta'ala, anhum. Il s'asseyait auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'apprendre et profiter de lui. Et il l'interrogeait au sujet de leurs affaires religieuses et mondaines. Et lors d'une de ses assises, il dit, « Un homme vint à nous habillé de vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage » Et nul d'entre nous ne le connaissait. Ici Ammar, il n'a pas mentionné qui est cet homme. Mais comme vous le savez, c'était en réalité l'ange d'Ibril, alayhi salam, qui est venu sous l'apparence d'un homme. Habillé de vêtements très blancs et aux cheveux très noirs. C'est-à-dire qu'il est venu sous une belle apparence, avec des vêtements blancs et des vêtements propres. On ne voyait sur lui aucune trace de voyage, car ses vêtements étaient très blancs et ses cheveux très noirs. Il n'y avait aucune tâche ni de poussière dessus, alors qu'à cette époque, les traces du voyage étaient apparentes sur le voyageur, mais on ne voyait sur lui aucune trace de voyage. Pourtant, il dit, nul d'entre nous ne le connaissait. C'était donc un homme étranger. Il ne faisait pas partie des gens connus de Médine. Les compagnons, radia Allah ta'ala, ils furent donc très étonnés par cet homme qu'il ne connaissait pas et qui pourtant ne paraissait pas venir de voyage. Ceci attira donc leur attention. Cet homme s'assit auprès du prophète, wa sallam, et il mit ses genoux contre les siens et posa ses mains sur ses cuisses. C'est-à-dire que cet homme posa ses mains sur ses propres cuisses et non sur les cuisses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une forme de respect et de révérence envers le prophète, alayhi salatu wa sallam. Et c'est ainsi que doit s'asseoir l'étudiant en science lorsqu'il questionne un savant. Et ce, afin de profiter de lui, il s'assoit à proximité de lui et d'une façon correcte. Puis il dit « Oh Mohamed, informe-moi au sujet de l'islam ». Il n'a pas dit « Oh messager d'Allah » et ce afin que les compagnons de Radhi Ta'ala anhum pensent que c'était un bédouin car les bédouins ils appelaient généralement le prophète Sallallahu Alayhi wa Sallam par son prénom ils disaient au Muhammad contrairement aux gens de Médine qu'il appelait et s'adressaient à lui en disant ô oh, messager d'Allah ô oh, prophète d'Allah il lui a donc dit il lui a donc dit ô oh, Muhammad informe-moi au sujet de l'islam et ceci est une question immense informe-moi au sujet de l'islam « Qu'est-ce que la religion de l'Islam à laquelle tu appelles ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit alors « L'Islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière, que tu t'acquittes de l'aumône, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu accomplisses le pèlerinage de la maison sacrée si tu en as les capacité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc mentionné ici les cinq piliers de l'Islam qui sont les deux attestations, la prière, la zakat, le jeûne de Ramadan et le pèlerinage à mekka Et nous parlerons plus en détail de ces piliers dans le prochain hadith, Inch'Allah Ta'ala. L'homme dit alors, « Tu as dit vrai. » Omar alors dit, « Nous fîmes surpris qu'il l'interroge pour ensuite approuver sa réponse. » Les compagnons, ils furent surpris pourquoi Car à la base, quelqu'un qui pose une question, il est censé ignorer ce sur quoi il interroge. Et seul quelqu'un qui connaît la réponse peut confirmer que la réponse est vraie. Alors pourquoi cet homme interroge pour ensuite confirmer que la réponse est correcte Ceci est surprenant et nous verrons par la suite, inshallah la sagesse de cela. Il lui demanda ensuite, informe-moi au sujet de la foi, informe-moi au sujet de l'Iman. Et ceci est une question immense également. Qu'est-ce que la foi La foi chez les gens de la Sunnah, elle désigne parole de la langue, croyance du cœur et acte des membres. Elle augmente par l'obéissance à Allah, et diminue par les péchés et la désobéissance. Ceci est la définition de la foi chez les gens de la sunna. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé ici des six piliers de la foi lorsqu'il a dit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais. L'homme dit encore, tu as dit vrai. Il continue de confirmer la bonne réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ceux-ci sont donc six piliers de la foi et quiconque me croit en l'un de ces piliers il a certes mes cru et sort du cercle des croyants le premier pilier est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la base de la foi et elle comprend trois choses premièrement la foi en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est-à-dire que tu crois qu'il est le seul seigneur qu'il est le créateur Le Souverain est celui qui administre tout. Deuxièmement, la foi en la divinisation d'Allah, c'est-à-dire qu'il est le seul en droit d'être adoré, lui seul et sans associer. Troisièmement, la foi en ses noms et ses attributs, de la façon qui convient à sa grandeur. Wa le deuxième pilier est la foi en ses anges. Allah wa a créé les anges à partir de lumière. Comme cela est confirmé du prophète, salla Allahu alayhi wa salam et ils n'ont pas besoin de boissons ni de nourriture ce sont des créatures soumises à Allah et qui ne désobéissent jamais aux ordres d'Allah nous croyons donc en ces créatures même si nous ne les voyons pas et ceci fait partie de la foi en l'invisible et les anges sont de différentes sortes et ont des rôles différents qu'Allah subhanahu wa leur attribué différentes sagesses. Et la foi aux anges elle comprend la foi au nom de ceux dont nous connaissons les noms, comme le fait de croire qu'il y a un ange qui s'appelle Jibril, un ange qui s'appelle Mikaïl, un ange qui s'appelle Israfil, alayhi mossalatou wa salam. La foi également aux anges, elle comprend la foi en ce qu'ils accomplissent comme œuvre. Par exemple, Jibril est chargé de la révélation. Il la transmet d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses messagers, alayhimussalatu wassalam. Mikhaïl, alayhis salam, est quant à lui chargé de la pluie. Israfil, alayhis salam, est chargé de souffler dans la trompe. De même qu'il y a des anges qui sont chargés d'écrire les œuvres des serviteurs, ils écrivent chaque parole et chaque acte des enfants d'Adam, alayhis salam, que ce soit pour ou contre eux, que ce soit pour ou contre eux. Et à ce sujet, il est rapporté qu'un homme est entré auprès de l'imam Ahmed, alors qu'il gémissait de douleur. Il lui a alors dit « Ya Aba Abdillah, tu gémis » alors que Taous a dit que l'ange écrit toute chose, même le gémissement du malade. Taous a dit que l'ange écrit toute chose, même le gémissement du malade. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait à l'écoute de ces paroles Il cessa alors immédiatement de gémir. Et ce, car les salafs avaient un grand respect pour les paroles les uns des autres. Et ceci lui a donc fait le rappel. Il cessa alors immédiatement de gémir. Et parmi les anges, il y a aussi ceux qui sont chargés de parcourir la terre, recherchant les assises de rappel et de science. Et lorsqu'ils trouvent ces assises, ils s'y assoient, et ceci est une des bénédictions des assises de science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en fasse profiter. D'autres anges sont chargés de protéger les enfants d'Adam, d'autres de retirer leurs âmes, et d'autres de les interroger dans leurs tombes, etc. Le musulman, il se doit donc de croire fermement en tout ce dont nous avons été informés dans le Coran et la Sunna authentique, au sujet des anges, de façon générale et détaillée. Le troisième pilier de la foi est la foi en ses livres, c'est-à-dire la foi au livre qu'Allah a descendu à ses messagers. Cependant, il est important de savoir que l'ensemble des livres précédents ont été abrogés par quoi Par le Coran, qui prévaut sur eux. Allah a dit, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ Mousaddiqal lima baina yadayhim ina lkitab wa muhayminan alayhi Et sur toi, c'est-à-dire Mohamed, nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Et pour prévaloir sur lui. Ainsi, tous les livres qui ont précédé le Coran, ils sont abrogés par celui-ci. Et la foi au livre, elle comprend quatre choses. La foi au livre, elle comprend quatre choses. Premièrement, « Que l'on croit qu'allah a descendu des livres aux messagers et que ces livres proviennent d'allah cependant en dehors du Coran les livres précédents et qui sont présents aujourd'hui ont été altérés et modifiés deuxièmement que l'on croit à l'authenticité de ce qui s'y trouve c'est à dire de ce qui se trouve dans ces livres comme le coran ainsi que ce qui n'a pas été altéré dans les livres précédents et on doit croire également que seul le Coran n'a pas été altéré, car il est préservé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, que l'on croit ce qui s'y trouve comme règle, tant que cela ne s'oppose pas à notre législation. Et quatrièmement, que l'on croit au nom des livres dont nous avons connaissance, comme le Coran, la Torah ou l'Évangile. Ainsi, quiconque me croit en la Torah ou quiconque me croit en l'Évangile et dit que ce ne sont pas des livres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Il a alors mécru et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le quatrième pilier est la foi en ses messagers, c'est-à-dire ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour les hommes. Le premier d'entre eux est Nuh, alayhi salam, et le dernier est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons donc en tous les messagers qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a envoyé de Nouh Muhammad et nous croyons à leur nom ainsi qu'en ceux qui nous est rapporté à leur sujet dans le Coran et la Sunna authentique. Le 5e pilier est la foi au jour dernier, c'est-à-dire que tu crois en tout ce dont le prophète sallallahu nous a informé Parmi ce qui arrive au serviteur après la mort, comme l'épreuve de la tombe, le châtiment de la tombe ou ses délices, la résurrection, la tenue des comptes, l'intercession, le paradis et l'enfer, et ainsi de suite parmi les choses qui se produisent après la mort du serviteur. Le sixième pilier est la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ici, comme vous le voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété le verbe en disant et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais et que tu crois au destin qu'il soit bon ou mauvais et ceci a fait attirer l'attention sur l'importance de la foi au destin et la foi au destin elle comprend quatre choses premièrement que tu crois au savoir qui englobe toute chose de façon globale et détaillée c'est-à-dire qu'Allah et ceci va te pousser à la crainte car Allah a connaissance de chaque mouvement que tu fais et que tu accomplis deuxièmement Que tu crois qu'Allah a écrit toutes choses sur la tablette préservée. Il a écrit tout ce qui va se produire et ce jusqu'au jour de la résurrection. Troisièmement, Que tu crois que tout ce qui a lieu dans l'univers n'a lieu que par la volonté d'Allah. Ce qu'Allah veut a lieu et ce qu'il ne veut pas ne peut avoir lieu. Quatrièmement, Que tu crois qu'Al'lah a créé toute chose. Ainsi, les œuvres des serviteurs elles font partie de la création d'Allah. Cependant, les serviteurs accomplissent ces œuvres de leur plein gré et de leur propre volonté. Ils accomplissent ces œuvres de leur plein gré et de leur propre volonté. Ceci était donc une explication concise des piliers de la foi et de ce qu'ils impliquent. Il lui demanda ensuite Informe-moi au sujet de la bienfaisance. Informe-moi au sujet d'Al-Ihsan, la bienfaisance. Il dit, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Ceci est le troisième et le plus haut degré de la religion. Et la bienfaisance vis-à-vis d'Allah, c'est que tu accomplices tes œuvres sincèrement pour Allah, wa et conformément à la sunna de son messager, wa plus tu es sincère, Et plus tu te conformes à la sunna, plus tu augmentes en termes de bienfaisance vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à la bienfaisance envers ses créatures, elle consiste à leur prodiguer le bien, que ce soit par la parole, les actes, l'argent ou autre. Et la bienfaisance est de deux degrés. La bienfaisance est de deux degrés. Premièrement, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire, en recherchant en désirant ce qu'il y a auprès de lui. Et ceci t'encourage à te rapprocher de lui. Car tu ne peux pas voir Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde. Donc tu l'adores comme si tu le voyais. Tu cherches et tu désires ce qu'il y a auprès de lui. Et ceci t'encourage donc à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par son adoration et par les œuvres pieuses. Le deuxième degré, c'est que tu l'adores en te rappelant qu'il te voit. Et ceci te pousse à le craindre. « Car si tu t'opposes à l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu sais qu'il te voit, tu l'adores donc en le craignant et en fuyant son châtiment, et ce degré est plus bas que le précédent. » C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a mentionné en second. Il lui demanda ensuite, « Informe-moi au sujet de l'heure. » Il dit, « Celui qui est interrogé à son sujet n'en sait pas plus que celui qui l'interroge. »« L'heure, c'est le moment de la résurrection. » Lorsque les gens sortiront de leur tombe, le prophète wa sallam, a donc dit, celui qui est interrogé à son sujet, c'est-à-dire lui-même, n'en sait pas plus que celui qui l'interroge, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam. C'est comme s'il lui disait, si tu ignores la réponse, alors je l'ignore d'autant plus et je ne peux pas t'informer à ce sujet. En effet, sallallahu wa ta'ala a connaissance de cela comme il a dit dans son noble livre, « Yassaluk al nasu anissa'a » Les gens t'interrogent au sujet de l'air, dit, sa connaissance est exclusive à Allah. Sa connaissance est exclusive à Allah. De ce fait, il est obligatoire pour nous de démentir toute personne qui prétend connaître la fin de ce bas monde. Quiconque prétend cela ou y croit, il a alors mécru. Car certains charlatans, ils prétendent connaître Quand aura lieu la fin de ce bas-monde Et il est obligatoire pour nous de les deux mentir, car quiconque croit en ce qu'il prétendent, il devient mécréant par cette croyance erronée, et on demande à Allah de nous préserver. Si le meilleur des hommes, qu'est Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, et le meilleur des anges, qu'est Jibril, sallallahu alayhi wa ignore cette chose, alors comment autre que pourraient en avoir connaissance Comment autre que pourraient en avoir connaissance Après cette réponse, l'homme lui demanda alors, informe moi alors au sujet de ces signes, c'est-à-dire les signes annonciateurs de l'approche de l'heure. Il dit, c'est lorsque la servante engendrera sa maîtresse, c'est-à-dire que l'enfant de l'esclave deviendra maître d'autres esclaves et non pas son maître à elle et non pas son maître à cette servante. Et ceci indique un changement rapide de situation, c'est-à-dire que l'homme Il passera de la situation d'esclave à la situation de maître, comme dans ce qu'il a indiqué ensuite. Et que tu verras les miséreux bergers, aux pieds nus et mal vêtus, se concurrencer dans la construction des édifices. Les miséreux bergers, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres et qu'ils ne possèdent pas suffisamment d'argent pour vivre et pour se nourrir. Aux pieds nus, car ils n'ont pas de chaussures à mettre à leurs pieds. Et mal vêtus, car leurs vêtements sont modestes. Ou bien, leurs vêtements ne couvrent pas complètement leur nudité comme c'est le cas de certaines personnes parmi les Bédouins. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a donc annoncé que ceux dont telle est la description, ils se concurrenceront dans la construction des édifices de plus en plus haut. C'est-à-dire que tu les verras passer de cet état de pauvreté à une richesse abondante, au point qu'ils se concurrencent dans les édifices. Qui d'entre eux construira la plus haute bâtisse Qui d'entre eux construira le plus bel édifice Ils étaient hier pauvres, mais leur situation a rapidement changé et ceci indique la proximité de l'heure et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de nous préserver. Umar radiallahu ta'ala anouha ensuite dit « Puis il partit, j'attendis un moment. » C'est-à-dire qu'il attendit un long moment. Et certains ont dit qu'il attendit trois jours, d'autres ont dit plus au moins que cela. Et ce qui importe est qu'il attendit un long moment. Puis il me dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Oh Umar !» « Sais-tu qui était le questionnaire ?»« Je dis, Allah et son messager savent mieux. » Et ceci prouve qu'Omar ne savait pas que le questionnaire était Jibril. A. Et ceci nous montre également le comportement que l'on doit adopter lorsqu'on nous interroge sur une chose dont on n'a pas connaissance. Lorsqu'on nous interroge sur une chose dont on n'a pas connaissance, on doit simplement renvoyer la science à Allah, Wa le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit alors c'était Jibril, il est venu à vous pour vous enseigner votre religion. C'était Jibril alayhi salam qui est venu le questionner sur l'apparence d'un homme et l'objectif de ces questions était de vous enseigner la religion. Il a donc interrogé sur ces trois degrés afin de vous les enseigner et de vous enseigner leur piliers.